Bienvenue. Sur le 89.4. Merci d'être fidèle. La musique et la fête continuent pendant deux heures. C'est la Belle Rock. Comme chaque semaine, votre rendez-vous musical avec de la musique pas comme les autres. Sébastien en commande. En face de moi, Sarah, salut, comment vas-tu Hello. La forme Very much so. Bon, darling. Bon, très bien. À côté de toi, on a Sylvain. Bonsoir. Tu vas bien, Sylvain Très bien. Bon, on n'a pas Simon hein, ce soir puisqu'il a été faire un tour du côté du Forestival. On s'en doutait.、Hein. Oui, lui, il s'en、oh. fiche que ce soit à la rentrée de l'école demain ou pas. Hein, peu importe.、Hein. Lui, il est t o u t Bonjour À fond, notre Simon. Donc, peut-être un petit insert téléphonique pour prendre la température, voir comment ça s'est passé cette année du côté du Foorestival à t r e l a n En tout cas, on peut dire qu'ils ont eu un super temps. Après, on verra au niveau de l'ambiance musicale. Sylvain Simon qui nous donnera tous les détails. Voilà, allez, on a commencé avec la nouvelle sensation de la rentrée. Chaque année, il y a des nouvelles sensations qui viennent un petit peu de l'Angleterre ou des États-Unis. Ce groupe-ci, Black Kids, nouvelle sensation 2008, suivant le magazine Rolling Stone. Ils étaient au Festival Rock en Scène, un Festival Virginie, il y a quelques jours. C'est un groupe américain, hein, Sarah,、mmh. assez récent, qui s'est formé à Jacksonville, dans le comté de la Floride.、Euh, oui. C'était en 2006, donc vraiment tout、oui. jeune, hein, ce groupe. Jacksonville,、yep. oui. Y a, y a qui hein il y a, Ils ont、ah、1, 2, 3, 4, 5. Ils ont 5. Nous avons、euh, Reggie qui joue les guitares et chante.、Euh, Owen sur l e basse. Kevin le b a t t e r i Et e、euh, Dawn Keyboards. Et、euh, les voix aussi. Et aussi Ali qui fait l a m ê m e c h o s e que Dawn. Alors tout le monde parle de ce groupe Black Kids. Il y a un, un album, un premier album qui va sortir qui s'appelle Party Traumatic. C'est aussi le nom du premier morceau avec lequel on a ouvert l'émission de ce soir.、Euh, quelques détails sur cet album à savoir qu'il a été enregistré et produit par Bernard. Butler. Tiens, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas des nouvelles de l'ancien、mmh. guitariste de Suède、voilà. euh, qui s'est donc chargé de la production de cet excellent premier album. Un album qui devrait sortir en septembre. D'ailleurs, on a tellement bien aimé cet album qu'on va vous en passer directement un autre extrait.、Oh, après partie traumatique, on s'écoute. Sarah, I've underestimated my charms. I love Belle Rock, Électriquement très satisfaisant. We are standing in the dark with nothing to say. But when the lights go out, y o see, Lord,、no, hear us、no, speak no evil. Sometimes you're thinking that it's fine, at least we're both alive. That's what you make it. But trouble is. you Anglaise, comme d'habitude, à l'honneur dans la Belle Rock avec n o u v e a u single, un extrait du dernier album des Future Heads, le Quatuor anglais qui vient de Southern Land. On vous rappelle que l'album s'appelle This Is Not the World et que c'est leur、euh, troisième album. C'est un、euh, excellent album qui est sorti fin mai dernier et puis、euh, juste avant un deuxième extrait du, de l'album de Black Kids, l'album qui s'appelle Partie Traumatique. D'ailleurs, il y a quelques dates de concert, il me semble, euh, Sylvain, euh, qui vont se profiler. Ça sera au mois de novembre du 13. 13, 14, 15, 17 novembre.、Euh, Est-ce que tu trouves sur tes petites notes ou pas Oui, je trouve, mais il passe pas dans le coin. Non, il passe pas dans le coin. Mais bon, pour tous ceux qui nous écoutent sur le podcast, vous êtes nombreux et un petit peu é p e r p i l l é s tout autour de la France. Donc, un petit clin d'œil à eux.、Hein. On commencera le 13 novembre avec l'aéronef à Lille.、Euh, le lendemain, ils seront du côté de la Cigale à Paris.、Euh, L'Olympique du côté de Nantes, ça sera le 15 novembre. Et puis le 17 novembre, ils termineront une tournée du côté de Toulouse au Bikini Club. C'est dommage qu'il n'y ait pas de, de Transbow qui apparaissent ouais, dommage.、Euh, un petit peu plus tard, peut-être pourquoi pas.、Euh, voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce Black Kids Moi, je trouve que ça fait très p o l p quand même, hein, ce deuxième extrait. Très très p o l p Avant la mue de Jerry Scocker,、ouais, exactement. En tout cas, l'album s'appelle Partie Traumatique, q u i devrait sortir début septembre. Voilà, tiens, on va parler du label b r a n d s e r a t Records avec une nouvelle signature. C'est une artiste berlinoise qui s'appelle Trost. Elle est déjà connue car elle fait partie d'un duo électro-punk-pop qui s'appelle Cobra Killer. Alors, c'est une signature qui commence en fait par une ressortie, hein, puisque c'est un album qui est sorti en Allemagne en 2006.、Euh, L'album de Trust, hein, Alors, t r o s t qui s'appelle Trust Me. Alors, l'artiste c'est T-R-O-S-T. L'album va sortir le 10 novembre prochain.、Euh, beaucoup de, de beau monde hein, sur cet album qui a été enregistré en Australie et à Berlin, puisqu'on retrouve des membres de Nick Cave par exemple, d e Bad Seeds. On retrouve aussi Tom, hein, le leader des Devastations,、euh, Conrad, le guitariste. Il y a Un Groupe qui s'appelle Ideal Kruger qui est venu prêter la main forte à Trost. Cet album est excellent, il est chanté en trois langages. C'est un disque, on va dire, universel. Voilà, on s'écoute un morceau justement chanté non pas en anglais ni en allemand, mais en français. Ça s'appelle s a n t a s i L'artiste, c'est Trost. m e n deux Artistes complètement différents, deux pays, puisqu'on parle de la Belgique et de l'Allemagne, et deux r e s s o r t i s puisque ce ne sont pas des nouveautés. Puisque, pour le cas par exemple de l'artiste berlinoise Trost, qu'on s'écoutait juste avant, l'album était sorti en 2006 mais va ressortir le 10 novembre prochain avec quelques bonus. On vous rappelle, c'est un album qui s'appelle Trost Me, et l'artiste berlinoise s'appelle Trost, T-R-O-S-T. Voilà un album qui ravira tous les gens qui sont passionnés de langue, hein, puisque ça Cet album est chanté en trois langages différents. Et l'artiste qui nous dit que c'est un, un, un album universel.、Voilà. Et puis à l'instant, on était parti du côté de, de la Belgique hein, avec un titre qui a été tout simplement choisi meilleur morceau de l'année 2005 par la presse et、euh, l'industrie musicale belge. Le groupe Sylvain s'appelle Absinthe Minded. Ouais, et、euh, donc m y e r i c C'était bien ça Ouais, c'est une jolie balade. Ouais, ouais très belle balade.、Ouais, ouais. Donc, c'est le premier single du disque Introducing. Alors, Introducing, pourquoi Introducing、euh, Parce qu'en fait, il s'agit d'une compilation, d'une compilation des trois, de leurs trois premiers albums qui avaient été lancés en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne. a l o r s ce qu'il faut dire, c'est que ce groupe, hein, Absinthe Minded, n'a pas pour l'instant été distribué en France. Donc, rectification avec une sorte de,、ouais, de best-of un petit peu, on va dire, hein, de, de ce qui s'est、ouais, passé au cours de ces dernières années.、Euh, ce titre hein, qui figure sur leur deuxième album、euh, qui a eu en Belgique. Un disque d'or. Voilà, l'album, la compilation hein, donc, qui s'appelle Introducing est s o r t i、euh, début euh, juillet. C'est un distributeur français qui s'appelle Abeille m u s i c On va quitter、euh, la Belgique, on va quitter les pop, la, la, les balades pop pour aller écouter un petit peu d'électro. C'est une、euh, nouveauté hein, sur un label qui s'appelle Pieces of Eight Records. C'est un label anglais. Tout premier single d'un projet intitulé Gentleman's Agreement. C'est en fait le projet d'un producteur DJ anglais qui s'appelle John Carter. Le single s'appelle The Rabbit. Dessus, vous retrouverez trois versions différentes le mix original, un remix de Guy Williams et un autre, celui qu'on s'écoute tout de suite, de Cassette Jam. Tout ça va sortir le 1er septembre. Vous allez voir, c'est plutôt bien. Ça s'appelle Stretch Carter t h e Rabbit, Cassette Jam, remix. Dans la Belle Rock. c ô t Électro é dans la Belle Rock, la première sort demain. Stretch Carter de Rabbit, hein, on vous le disait, trois versions différentes le mix original, un remix de Guy Williams et un autre de Cassette Jam. C'est celui qu'on s'était écouté. Et puis à l'instant, ambiance quasi、euh, dubstep, on va dire, hein,、oh euh, oui. pour Asian Dub Foundation, le retour du groupe britannique avec un nouvel album qui sera lui dans les bacs. Il faudra attendre le 22 septembre prochain. L'album s'appelle Pankara et ça sort chez nos amis de chez Naïve. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu Nouvelle Sylvain, s、euh, je crois que le dernier album c'était un best-of, il me semble. Ouais, c'était en 2007 et leur dernier LP r e m o n t e à 2005. Donc... Alors, la bonne nouvelle par contre, c'est que Punk a r a ce nouvel album toujours、euh, identique au son d a j i a n Dub Foundation, hein, puisque vous retrouverez du dub de, de, de, de la basse, hein, beaucoup de basse du Bangara, de la g e r m a n bass et bien évidemment les guitares punk hein, qui ont fait leur célébrité. À noter que c'est un des seuls groupes des années 90 à avoir gardé sa composition d'origine et qu'ils sont surtout. Réputés pour leurs prestations en live d'ailleurs、oui, en 2003, ils ont partagé la scène avec Radiohead, ils ont collaboré entre autres avec Rage Against the Machine de Cure. et La bonne nouvelle, c'est que du côté ce coup-ci du Transborder, on en parlait juste avant, ils seront en concert. Hein, ça sera le 3 le décembre, 3 décembre. Hein, le 3 décembre ouais, pour aller voir Asian Dub Foundations. Le temps donc de se familiariser avec ce Pankara. On vous le rappelle, ça va sortir le 22 septembre prochain.、Euh, tiens, des nouvelles aussi d'un groupe qu'on adore hein, qui s'est créé. Dans les années, ça devait être au début 90. C'est un groupe franco-britannique dont le style est un mélange de pop et de musique lounge des années 50-60. Si je vous dis que la chanteuse est française et qu'elle s'appelle Laetitia s a d i e、euh, r Sarah, tout de suite, tu vas me dire qu'on parle de quel groupe Stereolab. Ouais, Stereolab de retour chez Beggars Banquet avec un nouvel album qui s'appelle Chemical Chords. Alors, tiens, eux, en parlant de tournée, c'est énorme.、Hein. Ils vont commencer une énorme tournée aux États-Unis pour les deux prochains mois avant de se Reposer pendant le mois de novembre et de revenir en Europe avec malheureusement aucune date en France, juste quelques dates en Angleterre. En tout cas, l'album est vachement bien, il s'appelle Chemical Chords. On s'en écoute un extrait tout de suite dans la Belle Rock, ça s'appelle One Finger Symphony. Et oui, on y va! Stereolab, pour commencer, l'album est sorti. Il s'appelle Chemical le Chords. Il est très très bon. Et puis à l'instant, on n o u parlait justement de Stereolab qui aime les ambiances pop lounge un peu des années 50-60. Là, c'était plus ambiance rock'n'roll un petit peu des années 50, hein, genre ouais, à la France g a l l un petit peu, quoi, quasi.、Hein. Oui, ou comme dans les d 1 s de j o m i k aussi. Oui, a s exactement.、Ouais. C'était vachement bien. She Anim, e s c'est un premier album. C'est un duo américain. L'histoire a commencé en 2006-5 ans. Quand... C'est une actrice apparemment qui s'appelle Zoé. Des Chanel, une actrice de série américaine hein, qui, depuis de longues années, écrit toute seule, un petit peu dans sa chambre, comme ça, des chansons. Et puis, elle a décidé de faire un premier duo. C'était en 2006 avec M. Ward, un artiste américain qui a déjà enregistré et produit quelques q u albums, t r e a il me semble, aux États-Unis, qui est déjà assez connu puisqu'il a joué avec Neko Kais, Connor Oberst, Jenny Lewis, enfin pas mal de monde. Et、euh, du coup, bah, ils ont pris goût à travailler un petit peu ensemble. Et puis, elle avait tellement de, de chansons, de Démos, on va dire que bah, du coup, ils en ont fait un album. Ça s'appelle Volume One. C'est sorti au、euh, début de l'été chez p i a s France et c'est plutôt bien foutu. il faut dire. Ouais, c'est tendance en ce moment. Hein, ouais, c'est bien hein, comme ça.、Hein. She Anim I Was Made for You et l'album s'appelle Volume One. Tiens, on va rester dans.、Euh, on parlait de Peggy Sue. Peggy Sue s'est marié. e C'était un petit peu les ambiances des années 50 aussi. Tu vas parler d'un groupe.、Euh, ils viennent de, de. On les connaît puisqu'elle s'appelait Peggy Sue and the Pirates. Mais maintenant, elles ont changé de nom, c'est ça Ouais, elle s'appelle s n t Peggy Sue. De Pictures. D'accord, ça ne change pas grand chose.、Hein. En tout、non. cas,、euh, c'est toujours les mêmes filles. Elles viennent de, de Brighton. Il y a Rosa, Rex, Katie et puis Oli, Oli, Oli. Oli O2LY, pas tout de suite AULIT quand même. Quand Restez même. avec nous encore un petit moment. On est là jusqu'à 20h. En tout cas, c'est un premier maxi qui s'appelle The Body Parts. Et, bah, on trouve ça plutôt sympa, nous, dans la Belle Rock. On s'en écoute un extrait, ça s'appelle Pupils.、Euh, Pupils, je pense hein, que Sarah n'est pas là、Pupils. pour l'instant, mais je pense qu'elle dirait ça. Hein. Blink, hein, voilà, c'est pas grave, on retourne. À l'école demain. De toute façon,、ouais. on, va, on va perfectionner notre anglais à partir de demain. Voilà, Peggy Sue and the Pictures, un extrait de ce premier maxi. I have a tail, but not a tail. I feel as domestic. It's o u a girl, a real girl. pas comment on... c'était quoi du folk un petit peu qu'on s'écoutait avant un petit peu Truc un petit peu taré、euh, comme ça.、Ouais, C'était du o u m c h a k mais pas français pour une fois. <rire>、euh, Peggy s u e and the Pictures, donc c'est un nouveau maxi, c'est leur premier maxi, puisqu'on vous le rappelle, on vous les avait présentés auparavant dans la Bell Rock sur le 89-4, mais sous le nom de Peggy s u e and the Pirates. Et là, c'est Peggy s u e and the Pictures. En tout cas, style légèrement différent, on va dire. Toujours autant de, de poésie.、Hein. Les trois filles de Brighton, on vous le rappelle, Rosa, Cathy et Oli, Oli, Oli, qui reviennent donc, c'est sorti au mois d'août. Dernier, voilà, bon, enfin, quoique, on est toujours au mois d'août, septembre, demain, attention,、euh, c'est la rentrée, hein, toi, s toi, toi, toi, toi, toi, toi, t a i t u i toi, toi, toi, u toi, toi, toi, toi, t o e toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, n o e toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, t o e toi, t y i l o i toi, s o i toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, t a i t a i toi, a o i toi, toi, toi, toi, e o i toi, toi, toi, toi, toi, toi, v o i toi, toi, toi, Dans cet extrait de superbes arrangements et des chansons à la fois très très naïves, hein, mais très très pop, mais très très sympa, très légère comme ça, ouais, très agréable.、Euh, voilà, mais parfois complexe. Attention, il y a de très bons arrangements, mais、euh, non, non, c'est vachement bien. t e Hard Strings, tiens, si vous avez du mal à capter tous les noms qu'on vous donne, soit parce qu'on les prononce mal,、euh, tout simplement, <rire> ou alors qu'on va trop vite, hein, il existe,、euh, vous le savez, un blog qui s'appelle http://labelrock.blogspot.com, et puis dessus, vous retrouverez le podcast qui vous donne l'occasion de. Récouter é justement ces morceaux et l'émission en intégralité à partir de demain,、euh, c'est une bonne chose. surtout qu'on a changé d'hébergeur et j'ai l'impression que ça garde en mémoire les anciennes émissions. a、voilà, euh, ouais, o a i s donc ça c'est bien.、Hein. Vous pouvez repartir, vous avez deux ou trois émissions là à vous faire、euh, si, vous êtes, euh, si vous en avez l'envie. Le, voilà, la belle rock sur le 894 avec de la musique toujours、euh, différente. On va dire, on va repartir dans les groupes un petit peu plus pop anglaise indé. Nouveau single hein, pour un groupe de 5 anglais, on vous les a présentés juste. Avant l'été, il s'appelle s n t c h i e k y c h i e k y and the Nosebleeds. Ils viennent d'une région qui s'appelle le Suffolk, d'un petit village qui s'appelle Woodbridge,、euh, au sud-est de l'Angleterre. Il y a Christian à la guitare, Charlie à la voix, Rory qui s'occupe aussi des, des refrains, Ali à la guitare、euh, et à la batterie, et Tom qui s'occupe de la basse. Ils ont un single qui est téléchargeable sur iTunes. Vous aurez ça en suivant justement le lien sur le site de la Bellrock. Et la bonne nouvelle, c'est que non seulement ils ont un single de libre, mais c'est qu'en plus, Ils vont venir en France. Alors, c'est une visite éclair.、Hein. Ils vont pas faire beaucoup beaucoup de dates, mais c'est déjà un bon début. Ça se passe au mois de septembre, les 16 et 17 septembre, c'est ça Oui, mais toujours pas vers chez nous. Mais bon, c'est à Paris et à Nantes. Voilà. Donc, si vous, nous, si vous nous écoutez via le podcast et que vous êtes du côté de Nantes et de Paris, c'est une très très très bonne idée d'aller les applaudir. Il s'appelle c h i e k i c h i e k i and the Nosebleeds. Keep a piece of cotton in my m a u n t e i n a n rips. We work in the same place, looking after slow kids. And we never ever take it too far. Slow kids, slow kids, slow kids. Slow kids. Slow kids. And sometimes her shoes aren't even l a c e y o u see I stay at home La Belle Rock électriquement très satisfaisant. Série de singles qui ne d u r e pas plus de deux minutes, comme on est particulièrement. On aime bien ça hein, dans la b e l l Rock quand ça, quand ça frite un petit peu comme ça. Cheeky Cheeky and the Nosebleeds Slow Kids, c'est un single, trois titres、euh, disponibles sur iTunes. On vous le rappelle encore une fois, http://labelrock.blogspot.com. Et puis si vous êtes du côté de Paris ou de Nantes, allez les applaudir en live le mardi 16 septembre et le mercredi 17 septembre du côté de Nantes.、Hein. Je suppose que ça doit être aussi à l o l y m p e Pique.、Voilà. Et puis, un petit souvenir au milieu avec k e n i k i un groupe anglais, Sarah, qui nous avait bien fait、euh, délirer, un peu g o û t e r à l'époque, on va dire.、Euh, c'était min... bien.、Ouais, bien. 1994, bien de vous hein, quand même. Ah bah Oui, ça date、euh, depuis un bon moment, quand même.、Hein. Et aussi, on r e t o u r b e une r u deuxième fois au Sunderland, parce qu'on était déjà avec、euh, le Future Heads hein, tout à l'heure.、Ouais. Et là, bon, ils venaient de Sunderland aussi.、Euh, ils ont pris le nom. Oui, ça, c'était une petite anecdote plutôt ouais,、euh, sympathique. Ils ont pris le nom. D'un、euh, personnage qui est dans le film de, des années 70 qui était Grease Lightning, go go go. Ouais, ça s'appelait Grease aussi en France.、Ah, Grease, ouais. ouais, ouais, ouais Grease avec ouais. John Travolta, d'accord,、ouais. c'est ça Ouais, a h les chansons pour le karaoké, quoi. Bon, très bien. En tout <rire> cas, Come Out Tonight,、euh, c'est une chanson que l'on aurait pu chanter aussi en 1995 du côté des、oui. karaokés. Je ne sais pas s'il y avait encore le karaoké en 1995, si, peut-être、ah, Peut-être、ah, que ça arrivé, ouais. Ouais, peut-être que ça a r r i v a i t En tout cas, ouais, un single hein, qui était sorti sur un tout petit label et qui avait été、euh, repris sur leur premier album sorti en 1997. Juste,、euh, bah, ils n'ont pas duré longtemps, hein, les Kenny Ki. Non, c'était fini、euh, en 9 8 Alors, ils continuent tous à faire de la musique, sauf la chanteuse qui est devenue une présentatrice à la radio et à la télé en Angleterre, assez、euh, connue. Voilà. Voilà. Et puis,、euh, pour terminer cette série, Das v a n d e r l o s t、euh, c'est un nom quasi allemand, mais pas du tout, hein, encore une fois, l'Angleterre. Non, ouais, ils viennent de Middlesbrough. Et、euh, c'est leur troisième single. Il va sortir le 9 octobre sur la belle、euh, d o n t e l l Claire. Ouais, alors deux titres. Hein, face A, Face B. Puzzle, c'est celui qu'on vient de s'écouter. Qui est un morceau grunge avec des cris façon un petit peu Riot Girl. Ouais, ouais, c'est marrant. Un petit peu, ouais, ouais c'est、ouais. ouais, rigolo. Et puis en Face B, il y a une collection de 6 mini chansons qui sont enregistrées dans le salon de la chanteuse. Voilà. A、euh, noter que ce groupe, Dance, Vanderlust, ils finissent de préparer leur premier album qui devrait sortir début 2009. Voilà, des, des bons groupes. c h i e k y c h i e k y And the Nosebleeds, k e n i k i et Dazz. Vanderlos. Voilà, on va marquer une petite page de pub, mais restez dans le coin, puisqu'on revient dans 3 minutes. C'est parti. Label rock électriquement. La belle rock électriquement. Très satisfaisant. Radio, Rohan. La Belle Rock, ça continue. Encore une heure de musique, de très bonne musique avec Sylvain, Sarah et Sébastien aux manettes. On essaye d'avoir Simon dans quelques instants. Ouais, bah, ça je crois que c'est bien. Bah, bon,、ouais. On va essayer de lui donner un petit coup de téléphone, voir si l'insert téléphonique marche. Il doit, être,、euh, il doit être en train de se reposer, Simon, après <rire> tous ses exploits du côté du Forestival. Il nous fera un petit compte-rendu de comment ça s'est passé. C'était、euh, 7ème édition, il me semble, du Forestival avec du lourd hein, cette année. Il nous parlera sûrement d'Ezéchiel, de Wax t e l l e r Enfin, plein, plein, plein. Il y avait enfin, plein,、pigal. plein de choses. Voilà, Pigal, ouais. Je crois qu'il a raté Pigal, je suis pas、ah. sûr. Enfin, bref,、ouais. il a des petits moments d'absence comme ça, Simon. De、mm -hmm. temps en temps, vous en êtes peut-être rendu compte à l'antenne, en tout cas. C'est pour ça qu'on l'adore quand même.、Hein. Ah, ouais.、Oui. Bon, voilà. Allez, on va continuer la musique avec une nouveauté. Un premier album,、euh, tu avais bien aimé ça, tiens, Sylvain. m é t r o n o m i e un trio anglais. C'est leur deuxième album, en fait.、Hein. Nights Out, ça va sortir le 8 septembre prochain.、Euh, C'est drôlement bien. Le, le groupe qui décrit, on vous le rappelle, son album comme le son d'une soirée anglaise, c'est-à-dire avec beaucoup, beaucoup de, d i n f l u e Nous on le q u a l i f i e r a tout simplement d'électro-pop version 2008. Voilà, on s'en écoute un extrait Heartbreaker tout de suite et on essaye d'appeler Simon, promis. On y va.、Ooh. See me. We're back to the start again. When's she gonna set me free? you go t your heart I'm a whip. ワ t ツアミスペースなワッ e アミスペース。Que I, I wanna, wanna love, love you. you. It's a love affair, mainly Jesus and my hot rod. Voilà, aïe aïe aïe aïe aïe, Ministry, <rire> petite dédicace personnelle. Là. Tiens, la directrice d'antenne, pourquoi pas Apparemment, on écoute ça tous les week-ends. Donc,、euh, non, c'est une truc en fait. Ouais,、ah. Faut prévenir Faut prévenir les auditeurs que c'est pas notre émetteur qui déconne. C'est juste qu'on qu aime bien ça. Voilà, exactement. Ministry, donc, Jesus Built My Hot Rod, c'est un classique. Hein, si vous aimez le, le rock industriel sur un album qui s'appelle Psalm 69, je ne sais plus s'ils si existent. T'es au courant, toi ou pas Je crois non, que ça n existe plus, hein, Ministry, il me semble. Non, je ne sais plus.、Euh, en tout cas, f a u d demander, tiens, Ulrich. D'Hector,、ouais, euh, lui doit connaître. Lui doit connaître、voilà. euh, on avait commencé par m é t r o n o m i e On vous rappelle que le deuxième album s'appelle Nights Out. Il va sortir le 8 septembre prochain et que c'est un album plus pop, hein, plus chanté.、Euh, un album qui avait été d'abord annoncé en mars, puis longtemps repoussé. On sait aujourd'hui que sa sortie officielle est prévue à la rentrée. Et puis le petit son au milieu, ça nous venait de, de Suisse. C'était vachement bien, ça aussi, Sylvain, des Young Gods.、Euh, c'est sur leur dernier album hein, qui s'appelle Super Ready Fragmenté.、Euh, depuis plus de 20 ans. Les Suisses hein, qui continuent d'expérimenter en proposant une musique、euh, qui fait penser parfois à du Nine Inch Hells, un petit peu. C'est vrai, ouais. C'est quoi C'est ça,、euh, de l'indus aérien mais explosif, à noter pour tous les fans qui a un nouvel album hein, qui est sorti qui s'appelle Knock on Wood,、euh, un album entièrement acoustique. Ça va changer. Ça va changer,、ouais. Ça va changer. Alors il y a une date de, de concert hein, pour tous les fans des Suisses de Young Gods, puisque ça, c'est pas trop trop loin. Non, on peut, on peut le faire, là, cette fois-là. C'est le mardi 18 octobre au Festival Rock Tambul à Grenoble. Bon, bah, très bien. Tu vois,、euh, es obligé d'annoncer les dates,、hein. normalement c'est Simon qui se fait comme ça. q u Il charge de ça, mais bon, Simon, normalement il est、euh, à l'antenne. T'es là ou pas, Simon ouais, ouais, je suis là. Ouais, ouais ouh,、bien. attends, on va monter un petit peu. Tu nous、Bonjour. écoutes bien、Bonjour. Ouais, ouais parle un petit、aussi. peu plus fort, mon, mon vieux. Ah,、oh, ok. T'as peut-être plus de voix en fait, h e i si Oh, si, ça va encore. Ouais. Plus, <rire> bon, alors, Forestival, comment c'était Oh, c'était énorme, hein, comme d'habitude. Donc, tu as été les deux soirs ou pas Ouais, j'ai été les deux soirs. Je suis arrivé,、euh, comme d'habitude, super tard. Ouais. Ouais ouais le soir je suis arrivé, j'ai vu que, que Wax, enfin milieu de Wax Tyler, Narayana et Ezekiel après. D'accord, donc、euh, c'était la première、euh, grosse soirée, hein, deux têtes d'affiche Wax Tyler et Ezekiel évidemment. Ouais,、euh, ouais, Wax ouais. Tyler, tu peux nous en dire deux, trois mots ou pas Bien, hein,、euh, pas déçu, hein, donc、euh, s u p e r b album et bon live aussi,、euh, pas déçu, super.、Euh, combien sur scène à peu près、euh, Wax Tyler, il était...、Euh... Voilà. attends <rire> Tu sais que j'avais bien arrosé la soirée en rentrant a t t un dj et puis il était là une flûte violon 4 d'accord 4 sur scène ouais et ouais, au, ouais, au, ouais. au niveau s h o w ça, ça reste assez statique ou alors ça bouge un petit peu dans, dans tous les sens il、ouais, ouais, y avait une flûte traversière violoncelle、euh. Puis non, puis actif.、Quoi. Bon, Wax Taylor, qui avait eu le temps de, de se chauffer, hein, puisque lui aussi, il était du côté de, de rock en scène, hein, du, poté, du côté、mmh. de, de Paris, hein, à Saint-Cloud.、Euh, Wax Taylor, donc, ça, c'était、euh, comment le, le public a-t-il réagi Ah, bah, à fond dedans, hein. Ouais. ouais. Ils, apparemment, beaucoup de gens connaissaient, ouais.、Ah, D'accord. Il y a v a i t beaucoup de monde, d'ailleurs, ou pas Il y avait... y、euh, J'ai pas trouvé qu'il y avait plus de monde que l'année dernière, mais ça, se... ça allait bien juste comme il faut, quoi. Bon, enfin, en tout pas, cas, pas on, pas pensait au... on pensait aux organisateurs vendredi, en voyant le temps, hein, vendredi et samedi, vraiment,、ouais. super temps, hein. Mmh, excellent, et puis même le lendemain aussi, hein, en soirée,、euh, j'étais juste en t-shirt avec une petite veste jusqu'à 3h, 4h. Ouais, mais ça c'est l'effet des bières non Ouais. <rire> ouais aussi, d'accord.、Euh, euh, sur place donc, pas mal de, de personnes sont restées, camping je suppose Ouais, camping.、Euh, premier soir, il、euh, y avait un、euh, gendarmerie qui filtrait beaucoup les camions parce que comme、euh, bah, les années précédentes, les organisateurs redoutaient un peu l'après-concert o Ouais, que ça se termine un、ouais. peu en free party un petit peu. Voilà, voilà. donc premier soir,、euh, bah, très réussi. Il n'y a pas eu un bruit、euh, une fois que le concert a terminé, tout le monde est rentré. Mais alors, par contre,、euh, le samedi soir,、euh, attention, il <rire> y avait bah, du monde sur les parkings. C'est un petit peu l'effet que les gens veulent, veulent continuer la fête, hein, tout simplement. Oui,、ouais, ouais, mais il n'y avait pas que des gens d'ici, de, des gens qui venaient de loin. D'accord. Et, de... et sur le parking, ça pulsait alors Ouais, ça tu le sais, ouais. Il y avait、bon. des camions avec des est chiens.、Oh, okay. Est-ce que, est que tu as fait un petit,、euh, un petit côté culturel dans ton festival Est-ce que tu as été voir le spectacle de rue ou alors non, tu dormais Non, même pas. Non, non, même pas. Je me suis bien reposé.、Ouais. J'avais un déménagement aussi le samedi, donc、euh, je suis arrivé déjà un petit peu bien cassé le samedi soir. D'accord. Donc j'ai raté Pigalle et, euh, et euh, Sonic Boom Six. wounded lion mais bon je suis arrivé pendant sergent garcia maniax super bon groupe c'était du、euh, rage again、euh, sous timbaland quoi、euh, <rire> ah oui ça,、bon、a de... ça a l'air d'être avec... plutôt sympa ça ah ouais avec du gros son derrière hein, ils étaient français et, et missile donc、euh, fin de soirée、euh, qui a envoyé du gros、euh, d'accord quel du côté du fil d'accord quel genre de, de scud elle, elle joue elle justement elle remixe autant c'est surtout des remix en fait、hein. ok、euh, je me suis rendu compte que c'était pas mal sur bande son mais bon il y avait、euh... Bah, tous les grands classiques justement rage again、euh, mais tout sauce、euh, jungle ou、euh, drum and bass d'accord、euh, d u b step enfin vraiment avec des, des bonnes infrabasses ouais breakbeat etc quoi donc super、voilà. ambiance du côté du, du four estival donc、euh, une, une édition une belle édition encore cette année、hein. belle édition ouais ouais ouais d'ailleurs j'ai ramené pas mal de fly hein, je vous en parlerai les, la semaine prochaine bon bah c'est cool、euh, reading collision le programme du fil aussi le festival melting potage aussi bon bah parfait bah écoute tu te, ouais, tu te reposes hein, et puis tu nous reviens、euh, dimanche prochain dans l'émission Ça marche, pas de problème. Allez, à plus, Simon. Allez, bonne émission.、Ouais. Ciao. Repose-toi bien. Ciao. Ça marche. Bisous. Voilà, si bon, quasi, e n c o r e sous la couette, hein, oui, on va dire. C'est sensible. e n、euh, tout cas, il en a bien profité. Si vous, si vous avez été du côté du Forestival, h e n h n'hésitez pas à nous envoyer, tiens, un email, hein, pourquoi pas. On se fera un plaisir de, de relier quelques infos, quelques petits messages personnels. C'est Virgin Radio One, tout en un seul mot. Virgin Radio One, r o a s e orange.fr. Virgin Radio One, r o a s e orange.fr. Pour vous,、euh, nous livrer vos, vos, commentaires, vos impressions sur cette édition du Forestival qui s'est déroulée vendredi et samedi du côté de t r é l i n On va continuer avec les nouveautés. Après la rage de m i n i s t r i e on va s'écouter un petit peu de folk anglais avec un artiste qui s'appelle Neil Alsted. a Il était plus connu parce qu'il faisait partie d'un groupe qui s'appelait Slowdive à la grande époque du shoegazing, hein, du côté de, de Ride par exemple.、Euh, ce groupe qui n'existe plus, il a formé un autre groupe qui lui existe encore qui s'appelle Mojave Free,、euh, complètement différent. Hein, rien à voir avec le shoegazing, plus du folk. En 2002, le label 4AD sort un album solo hein, pour. Neil Halstead qui s'appelle Sleeping on Roads. Il quitte 4AD et voici qu'il arrive sur b r u s h Fire Records. Je ne sais pas si tu connais, c'est le label de Jack Johnson. Non, je ne connais pas.、Euh, voilà, donc plutôt des, des, des choses assez calmes hein, pour、euh, soi-disant du folk un petit peu surf. L'album s'appelle Almighty、oh、Engine. On s'en écoute tout de suite un extrait ça s'appelle Always the Good. La fureur de ministrie et les déclarations furieuses, non, je rigole, hein, de Simon qui m'a l'air. Ça va, il avait l'air d'être pas trop fatigué.、Hein. Non, ça allait. Et je pense qu'il a été plus calme qu'il pense quand même, hein, si tu crois pas.、Euh, en tout cas, Neil Halstead, hein, on a commencé par ça, le folk country un petit peu, deuxième album solo, Almighty、oh, Engine, sur un label, le label de Jack Johnson, hein, Brushfire Records, disponible depuis fin juillet, début août. Et puis à l'instant, on avait quitté l'Angleterre pour aller du côté. Des États-Unis. Ouais, c'est un premier album qui nous vient de Chicago, c'est Speck Mountain, et le titre c'est Blood is Clean. Ouais, C'était joli ça. Oui, ça en、ouais, est autant du côté du velvet que de Mazistar、ouais, pour les influences. Oui Pour les influences un petit peu au niveau vocal hein, notamment.、Euh, donc l'artiste, on rappelle, s'appelle Spec Mountain. L'album s'appelle Summer Above.、Euh, tout, tout fait maison, hein, je crois. Oui Tout a été autoproduit entre 2005 et 2006. Ouais,、voilà. et un album qui est sorti à l'origine en 2007 aux États-Unis.、Euh, disponible maintenant en Europe grâce au label anglais qui s'appelle Peace Frog. Et je crois qu'ils sont. Ils Ils, Ils sont trois. Il y a Marie-Claire, Karen et Karl. Bon, très bien.、Euh, à recommander donc.、Hein. Ouais, très très、s、bon. Bon, Spec Mountain, on aime ça. L'album s'appelle Summer Above. Tiens, je viens de m'apercevoir en regardant、euh, à l'extérieur de, de l'aquarium la stu du studio de la radio qu'il pleut dehors.、Euh, Peut-être l'heure de mettre un petit peu de soleil hein, dans cette émission、ah. avec Boris Gardiner. C'est sur une compilation qui rend hommage au pays des îles des Caraïbes, les plus originaux en termes de musique. Vous retrouverez dessus des sons de la Trinidad, de la Martinique, de la Guyane, de la République. Dominicaine, du Cuba, de la Jamaïque, bien sûr, la compilation s'appelle Calypso le 70,、euh, des titres assez vieux, hein, puisque ça date de 1969 jusqu'à 1979, et vous retrouverez plusieurs styles différents du calypso, du reggae, de la soul,、euh, de la musique latine, de l'afro, bref, pas mal de choses, et notamment ça, c'est Negro avec Boris Gardiner. On aime bien ça, un petit peu de soleil, allez, profitez-en! See you. Ambiance tropicale, hein, pour commencer, Boris Gardiner Negro. La l compilation s'appelle Calypso、le、70. Je vous rappelle que vous retrouverez dessus des artistes qui viennent d'un petit peu de tous les pays, on va dire chauds, autour des îles des Caraïbes, que ce soit la Guyane, la Trinidad, la Jamaïque, la République Dominicaine. Beaucoup de styles différents du calypso, reggae, soul, latin, afro, enfin bref,、euh, avec le bel orgue de Boris Gardiner Negro. l Et puis à l'instant, on vous a parlé hein, en long et en large de ce groupe américain qui s'appelle Tilly a n d the Wall.、Euh, Si, si, si, si, si, on vous en a parlé. C'est ce groupe qui joue des claquettes. Hein, la preuve au début de ce morceau. Too Excited,、euh, troisième album. L'album s'appelle Oh, va sortir très prochainement sur le label Moshi Moshi.、Euh, un label distribué en France par Coopérative m u s i c Pas mal de bruit hein, dans la Belle Rock ce soir. C'est bien, hein, on a la forme. Hein, hein ouais, mais il y avait un petit côté easy stunning juste avant. Ça, ça varie. Hein, voilà, très bien. Bon, on parle de quoi maintenant On parle de One Day at the Lion. Tu peux nous en dire plus ou pas Ouais, c'est、euh, un maxi. 5 titres. qui est sorti sur le label Anti-Record. Oui. Et、euh, c'est un duo composé de Zach Delaroca,、ouais, q u le leader des Rage Against the Machine. Ouais, on u a i s o en parlait, hein, on en parlait, tiens, pas r l a i i t t e n plus a s p tard que Simon, hein, qui nous disait que ça avait pas mal d'influence de, des, des Rage Against the Machine. et bah v o Il à il suffit、voilà. de demander. voilà Et John Theodore, du groupe Mars Volta. ouais Tous les deux basés en Californie. C'est un maxi 5 titres, donc je ne sais pas s'il y a un album de prévu, à mon avis, vu que ça se passe bien, ça devrait le faire. En tout cas, nous, on s'écoute Wild International. Et vous allez voir, c e s t pas si loin du style des Rage Against the Machine. C'est plutôt Même dans la même mouvance, c'est parti. <musique> e c l It's my ability to define phenomenal raw Crenshaw 84 Boogie down before LA when the war break off Where you be take off Send it full face off With the M1 Venerita Let the rhythm of the chamber hit em Let the rich play catch with em Better yet make em Eat em and shit em Till they sulfur the holes that they crown in their own i m like a nail stuck in the wrist t i d l t y Christmas don't need radio To leave their family a witness Let To your body down. true w a International, l d i i a k e it p e a s a n t for the woman that your body r o c k With my call, with my burns, with my body rocks. Who's calling in Christ? We'll let your body down. To a t r o n e go wild, international. i a k e it p e s a n t for the woman that your body r o c k With my call, with my burns. In this e r a where DJs behave, we pay to be slaves. We raid airwaves to be s a v e d c a s h fascination, like living dead, fed agents. This r s fast, form a disaster's wrath for sure. Air war is flooded like the night war. On the AM, on the AM, turn and face them. h a t raid, and mayhem. Slay them, dangerous. I take razor steps. It's a swing from the bling to the bang of the left. It's the murderous retard, b l l bad, bulls, rap. y o u six, they got clipped. You can't clap back. With minimal nip and criminal flow, I'm killing them soft and filling them. Everything stole And once again I'm back Nan and the rest of their Christmas Watch me make their family a witness Holy Christ, your your body down To so proud, international、If、you have to phone, your life will lay truth, the let rot If have a body、rock. t label rock électriquement très satisfaisant. Rôle à l'honneur dans la Belle Rock ce soir sur le 8 9 4 Virgin, une grosse pêche hein, ce soir dans les studios.、Mmh. Moins pour toi, Sarah. Hein, t as des soucis. c u s、ouais, des r t o u r s Tiens, t'es là <rire> Oui,、ouais, je suis là. Ouais, Sarah qui fait du babysitting ce soir. Donc, non, mais、euh... le problème, c'est qu'elle a trop la pêche. quoi. Elle a trop la pêche. Elle、ouais, veut parler. Elle aime One Day as a Lion. Elle aime Black、oui. Diamond Heavies. Elle、voilà. aime quand sa musique est rêche et puissante, mais remplie d'âme. <rire> et、moi. je la comprends, e le l n a que de u x moi, s mais ça s'éduque. j e <rire> u n e n les bébés maintenant. Euh, mélange de punk et de blues, Black Diamond h e a v s un des albums de la semaine, Everything is Everything. La plupart de leurs chansons sont des compos.、Euh, ils reprennent aussi des titres de John Lee Hooker, Muddy Waters, Nina Simon, e Tom Waits.、Euh, tiens, c'est rigolo, Sarah, parce que c'est un duo en fait.、Hein. John, oui, est qui duo, est ouais. Ouais, le, le fils d'un prêtre,、hein. et、ah, puis ouais,、euh, tu Van Campbell. Tu l es meilleur.、Ouais, exactement. Et Van Campbell, <rire> alors lui, il vient d'une famille où ils font du, du Bourbon. Donc,、ah. enfin, ça, c'est des, des ça vrais de vrais. Ouais. Euh, Quel bons, mélange! Ouais, des bons techno américains quoi, <rire> qui viennent du, du sud、ouais. des États-Unis. Black Diamond Navy's nouvel album, c'est leur deuxième.、Euh, ça s'appelle l e Touch of Someone Else's i Class. C'est sur un label、euh, américain qui s'appelle Alive Natural Sound, distribué en France par Different. Voilà, j'aimais bien. ça. Bien crade. Ça, bien ouais, vois, bien、bon. crado.、Ouais, c'est、ouais. bon ça.、Euh, et puis juste avant, One Day as a Lion, Wild International. On vous, vous rappelle, c'est un maxi saint titre. Vous l'aurez reconnu à la patte de Zach Delarocca. C'est v r a i on quasi du rage against the machine,、hein. Euh, tiens, vu que Sarah est revenue, on va calmer un petit peu les choses.、Ah. On, va parler... tiens, on va partir du côté de la Suède avec、ah, Melpo m e n e un artiste suédois basé à Stockholm.、Euh, apparemment, il se fait appeler Melpo m e n e en référence à la mythologie grecque, puisque、mmh. Melpo, c'est le nom d'une muse qui se bat pour la musique et la tragédie.、Ah. Sur ce, on s'en va. Allez,、euh, nouvel album, hein, Bring the Lions Out ce deuxième album pour tous les amoureux de pop mielleuse et très sucré.、Non. ヒットボイ、さ boy ça La pop de Melpo Mene, un artiste suédois basé à Stockholm, qui nous amène ici son deuxième album, Bring the Lions、uh, Out.、Même、Bring the Lions Out. Hein, the lions out. Ouais, c'est vrai. C'est ce qu'ils ont fait hier. C'est ce qu'ils ont fait hier au c i tiens. C'était bien、right. ce cirque. <rire> Ouais, c'était bien, c'était mignon. Voilà, c'est trop tard pour faire de la pub, part, ils partent là. Ah oui, ils partent. Non, c'est pas grave.、Euh, tiens, un petit,、euh, puisqu'il a fait tellement beau ce week-end, on en a profité, Sylvain, pour,、euh, pour faire un petit peu de vélo. Hein. Ouais, hein. Et on va faire une petite dédicace à Guillaume.、Hein. Je sais pas s'il si nous écoute. Guillaume, c'est le chef réparateur des vélos là-bas du côté d'Intersport à Mabli, parce que c'est vrai qu'on a eu un petit souci technique, c'est vrai.、Ouais. Euh, bon, j'avais peut-être pas trop les jambes non plus, mais c'est vrai que ça frottait un petit peu et ça m'empêchait me, <rire>、ouais, de faire des、excuse. performances dignes du t o u r i De France.、Ah ouais. voilà.、Euh, donc, on a <rire> été faire un petit tour du côté d'Intersport.、Ouais. Et puis,、euh, Guillaume s'est gentiment occupé de notre vélo. Et donc, on le remercie. Hein, Intersport euh, dans euh, Carrefour, hein, quasi、euh, amabli. Voilà un petit coucou à toute l'équipe. Merci.、Euh, dont Anthony, voilà le boss là-bas.、Euh, m e l e m o i au PNE. C'est ce qu'on vient de s'écouter. On va se quitter avec The Mummers. Alors, ça, c'est un truc énorme. C'est 20 musiciens qui viennent de Brighton qui se sont regroupés pour faire de la musique.、Euh, ils opèrent sous le nom donc, de The Mummers. Il y a un premier album hein, qui s'appelle a p p e l l e tout e tel part 1 pourquoi part 1 Parce qu'il ya évidemment part 2 qui va arriver, mais il faudra t t e n d r e début 2009.、Euh, ce part 1 est sorti le 25 août dernier, c'est assez、euh, rigolo. Vous allez voir, c'est très très orchestral très,、ah ouais, sur, euh, à 20. Oui, sûrement. À 20, ouais. Ouais.、Euh... <rire> Euh, soyez bien branchés aussi sur le 894 à partir de demain. C'est le retour de k o e sur le 894 ouais, pour、euh, ouais. la matinale de 6h à 9h et puis、euh, toute une nouvelle grille hein, demain. Donc euh, soyez euh, bien présents sur、euh, Virgin Radio. Voilà, on se quitte. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans la Belle Rock de 18h à 20h avec、euh, Simon. Et puis on vous parlera notamment de, de Godot hein, qui sera bientôt en showcase du côté de Juan. Et on vous parlera aussi, on commencera à vous parler aussi de, de, de l'album de Wax, t r o i s i è m e album qui、ouais. va arriver euh, avec euh, notamment une petite visite de Nico dans les studios. Peut-être pas la s e m a i n e Prochaine, mais la semaine suivante, on verra en tout cas. Et puis après, il y aura plein de choses, puisqu'il y a les grands marais qui vont recommencer avec、euh, oh、là là, quelques p i v o s locaux par-ci,、ouais, par-là. Enfin bon, il y, aura de quoi, de ce, il y aura de quoi rigoler, quoi. Ça sera rigolo. <rire>、ouais. Allez, The m o m m e r s donc on se quitte avec ça. Tell to Tell Part 1, ça c'est le nom de l'album. The Secret, c'est ce qu'on s'écoute tout de suite. Ciao tout le monde, soyez sages, mais pas trop quand même. Allez, à plus. C'est là, il y a école demain.、Hein. Ouais, exactement. Allez, p r é p a r e r le goûter, maman. <rire> Allez, on peut y aller C'est bon Ah、oh、oui. Au revoir, monsieur, l'assistant de vie, machin. Allez, ciao tout le monde, bye. Bye bye.